A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voici l'alphabet français. À toi de bien le chanter. A, B, C, D, E, F, G,